C'est au son de l'humilité nationale que cette résolution de 20 points a été signée au terme d'un échange qui a duré près de 4 heures. Par elle, le gouvernement est réconforté dans sa marche vers la révision de la constitution. Soutenons la commission mise en place pour proposer les amendements de la constitution de la République du Burundi dont la validation se fait non pas par l'Assemblée nationale mais par les voies référendaires. Demandons au gouvernement de mettre en application la volonté du peuple burundais exprimé à travers le dialogue inter conduit par la CNDI. Recommandons à l'EAC de conclure le processus de dialogue extérieur afin que les recommandations viennent et compléter celles recueillies à l'intérieur du pays et soient prises en compte dans la révision de la Constitution de la République du Burundi, comme l'a déclaré le facilitateur, de Son Excellence Benjamin Yamoukapa, qui a promis de clôturer le dialogue inter extérieur en juin 2017. La résolution réaffirme entre autres que la sécurité est totale sur tout le territoire burundais et appelle la communauté régionale et internationale à se prononcer sur le contentieux entre le Burundi et le Rwanda. Encourageons la communauté est-africaine, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'Union africaine et les Nations unies à prendre au sérieux la plainte de la République du Burundi à propos des actes d'agression du Rwanda et la violation de ce dernier des droits internationaux à rapport avec les réfugiés afin de trouver une solution durable à l'instabilité dans la région des Grands Lacs et dans la communauté est-africaine. Est un signe fort envoyé aux détracteurs du gouvernement burundais s'est félicité Pascal Ebananda ministre de l'Intérieur, après la signature de cette résolution. C'est un signe éloquent que vous avez déjà compris que le destin de notre pays se trouve en vos mains. Qu'il appartient à vous, à nous tous les Burundais, de décider sur le sort du Burundi. Ce n'est pas ceux qui sont basés en Europe et qui courent à gauche et à droite pour saluer notre pays qui vont décider sur le sort du Burundi. C'est donc nous les Burundais qui avons cette responsabilité de vrai pour La stabilité et le développement sociopolitique de notre pays. Après l'approbation du Parlement, il a été indiqué que cette résolution sera envoyée à la communauté est-africaine, à l'Union africaine et aux Nations unies.